ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهديه محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc on continue aujourd'hui, c'est le cours numéro 8 dans l'explication de la réalité de la secte des shia wa Et on continue donc aujourd'hui avec la lecture de, de, des paroles de l'imam, du sheikh Ibrahim al-Rahayli, rahimahullah, ou hafidahullah, euh, dans son livre, « Al-intessar, les wal-al » et donc euh, on était rendu à l'explication de la l'aqida des rafidah au sujet de leurs imams et qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils croient au sujet de leurs imams on a montré plusieurs exemples d'extrémisme et d'exagération euh, dans la croyance des rafidah au sujet de leurs imams qu'ils élèvent à des niveaux de semi-divinité ou même au niveau de, de divinité parce puisqu'ils leur, leur attribuent des caractéristiques, des des qualités divines donc on va continuer avec des exemples de ce qu'on a mentionné hier inshallah cheikh ibrahim al-rahili yadda' al-rafida fi a'immatihim annahum ya'lamuna al-ghayb wa annahum la la yahjumu ou la yuhjab 'anhum shay' min C'est-à-dire que les Rafidah prétendent que leurs imams connaissent l'invisible. savent le Raib. De la même façon que les Soufis hein, prétendent que leurs Auliyahs connaissent le Raib, les Shia, c'est la même chose. Ils prétendent que leurs imams, leurs douze imams, connaissent le Raib. Et qu'il n'y a rien qui est voilé d'eux, ou caché d'eux, de ce qui a rapport avec les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. qu'il n'y a rien qui leur est caché. Donc il cite le shaykh des paroles. دولس امام على هذا الموضوع لا اذكر مثلا قال وجاء في الكافي صحه الكتب عندهم تحت باب ان الائمه عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وانه لا يخفى عليهم شيء صلوات الله صلوات الله عليه وعن أبي عبد الله أنه قال ورب الكعبه ورب البنيه البنية هي الكعبه دونك الدي اول بنيه ورب الب بناها ابراهيم دونك ورب الكعبه ورب البريه ثلاثه مرات لو كنت بين موسى والخضر لاخبرتهما اني اعلم منهما وام لا انبئتهما بما ليس في أيديهما لأن موسى والخدر عليهما السلام أعطي علم ما كان ولم يعطي, يعطي علم ما يكون وما هو كائم حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وراثة وعن أبي عبد الله أيضا الله أكرم وأرحم الله أكرم donc ça c'est des exemples de leurs paroles dans leur livre ils citent euh, sur le kafi euh, qu'est-ce qu'il mentionné à ce sujet là, et ça c'est leur livre le plus authentique il dit sous le chapitre les imams connaissent la science de ce qui est dans le passé et ce qui va être dans l'avenir et que rien ne leur est caché donc ça c'est ce qui est mentionné comme titre, comme chapitre hein, le titre du chapitre dans le livre Ousoul al-Kafi, un de leurs chapitres c'est le volume 1 à la page 261 dans Ousoul al-Kafi le rapport selon Abu Abdillah qui l'a dit il a dit euh, par celui qui euh, parle le seigneur de la Kaaba... par le seigneur de la Kaaba... Il, il, il a juré de cette façon trois fois il a dit si j'étais devant mou si j'étais entre Mosa et Khedr, je, leur, je, je leur aurais informé de choses qu'ils ne connaissent pas j'aurais donné à Khedr et à Mosa des informations au sujet des choses qu'ils ne connaissent pas tous les deux hein? et je leur aurais donné comme information Ce qu'ils qu ne possèdent pas en leur main. C'est-à-dire, je leur ai donné des informations, des choses qu'ils ne possèdent pas comme connaissance parce qu'ils ont uniquement été, on leur a uniquement donné, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, leur a uniquement donné la connaissance de ce qui était dans le passé. Mais, euh, il ne leur a pas donné l'information. Ou bien, attendez, qu'est-ce qu'il dit Il dit Allah leur a uniquement donné à Moussa et à Khidr la science de ce qui était dans le passé mais ils n'ont pas reçu la connaissance de ce qui va venir dans l'avenir et de ce qui va exister jusqu'à la fin des temps et nous on a hérité de cette connaissance par le messager d'Allah et c'est notre héritage hein, de sa part Donc ça c'est ce qu'il dit en voulant dire, nous on connaît la, le passé et on connaît l'avenir. Allah M.T. Et ça c'est de s'attribuer la connaissance de, du reyb, de et de l'inconnu. Et c'est seul Allah S.W.T. qui connaît le raïb. Et même le prophète M.S. ne connaissait pas le raïb. Il connaissait certaines parties du raïb, ou certains aspects du raïb, mais pas le raïb en entier. Hein? Il connaissait uniquement certaines choses de ce que Allah S.W.T. lui a donné comme connaissance au sujet du raïb. Ensuite... Euh, il mentionne une autre parole attribuée à Abu Abdullah cest à sadiq si je ne me trompe pas ça, donc il dit quoi il lui attribue la parole suivante Allah est plus noble plus miséricordieux et plus indulgent pour ses, envers ses serviteurs que de leur ordonner d'obéir à un serviteur hein, et ensuite il lui cache où il le voile des informations des cieux le matin et le soir. En voulant dire qu'Allah ne va pas ordonner aux hommes d'obéir à un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, puis par la suite, il, il voile ce serviteur des informations de ce qui est dans les cieux le matin et le soir. Donc en voulant dire qu'Allah ne va pas lui cacher aucune information. Sinon... Il, ce serait Sinon pour eux, ce serait pour, comme dire que Allah n'est pas, euh, pas assez généreux, pas assez noble, pas assez miséricordieux, pas assez indulgent envers ses serviteurs. Puisqu'il leur ordonnerait de suivre un homme, il leur donnerait à ses serviteurs d'obéir à un homme qui n'a pas ces connaissances-là. Donc ça c'est un exemple encore une fois, cité dans le même livre, au Sulu al-Kafi hein à ce sujet il mentionne encore d'autres exemples il dit le mufid dans son livre awael al maqalat inna li'nna al a'imma min ali mohammed sallallahu alayhi wa sallam qad kanu ya'rifuna dhamaa'ira ba'd donc qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit ici al mufid dans son livre il dit que les imams de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaissaient les aides hein, ou l'intérieur de certains des serviteurs et il savait ce qui allait se produire avant même son existence Il savait ce qui allait avoir dedans avant même qu'il existe avant même qu'il soit créé donc ça c'est leur croyance comme c'est rapporté dans le livre à la page soixante quinze donc qu'il connaissait les choses de l'invisible il connaissent ce qui est dans les coeurs des serviteurs de la même façon que les soufis hein, hein, qui prétendent que les leslia connaissent ce qui est dans le cœur des hommes il a juste à mettre sa main hein, comme tant Ramadan dit dans un de ses cours il met sa main sur le cœur de quelqu'un sur la poitrine de quelqu'un il sait ce qu'il y a dedans hein, il sait ce qu'il a dedans donc il croit que Leurs imams connaissent le ghayb I donnent un autre exemple Donc, euh, On a donné des exemples de ça On va en donner d'autres Des exemples de, du, du fait qu'ils prétendent que leurs imams connaissent le ghayb On va donner d'autres exemples Dans le livre de Abdullah Al-Moussili Tout à l'heure mais pour l'instant on, on va compléter ou mentionner d'autres exemples cités par euh, le Cheikh Ibrahim il dit, oui. Wa min il dit parmi le, les aspects de, ou les expressions de, ou les, les, les manifestations d'exagération ex, et d'extrémisme chez les rafidats envers leurs imams c'est qu'ils les préfèrent au dessus des prophètes et des messagers et des, et des anges rapprochés d'Allah s.w.t et il mentionne des exemples de ça. On en a mentionné hier des paroles des Rafidah à ce sujet-là, du fait qu'il croient que leurs imams sont meilleurs que les prophètes et les messagers. Mais là, on va mentionner d'autres exemples. Quelques exemples qu'il a cités ici. Puis on va continuer avec d'autres exemples des paroles du Cheikh Abdullah al-Moussili. Il dit, Cheikh Ibrahim al-Rahili, il cite, il dit, « D'y a fi kitab ila la fima nasabahu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala li ali inallaha tabaaraka wa ta'ala faddala abdihi al-mursaleen ala mala'ikatihi al-muqarrabeen wa faddalani ala jamee'i an-nabiyyeen wal-mursaleen wal-fadlu ba'di laka ya ali walil walil a'immati donc il dit c'est mentionné dans le livre ila al-shara'i par الصدوق, الصدوق, un des leur des chiites une parole qu'il attribue au prophète mohammed sallalahu alayhi et sachez que les hadiths des chiites comme on va en mentionner on va parler de ça dans les cours à venir pour eux les hadiths il est c'est pas important qu'il y ait une isnad et s'il y a une chaîne de transmission il est c'est pas important qu'elle soit jusqu'au prophète pour eux les hadiths ils sont très Ils inventent n'importe quoi, ils l'attribuent comme parole au prophète. Depuis qu'il l'attribuent à un de leurs imams, qu'ils croient être infaillible, alors ça y est, pour eux, c'est authentique. Même si ce n'est pas, si pas ramené jusqu'au prophète. Donc, la plupart de leurs hadiths, c'est comme ça dans leurs livres. Un tel imam a dit que le prophète Sallam a dit. Et la chaîne de transmission ne retourne même pas jusqu'à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc il attribue cette parole au prophète wa sallam, en disant que le prophète wa sallam, a dit à Ali que Allah wa a préféré les prophètes et les envoyer sur les anges rapprochés et il m'a préféré moi sur tous les prophètes et les messagers et le mérite et la préférence après moi revient à toi au Ali et aux imams qui viennent après toi donc c'est à dire que euh, yani, les prophètes et les messagers sont meilleurs que les anges rapprochés puis moi c'est à dire il dit que le prophète lui est meilleur que les, que les prophètes et les messagers et que cette préférence là et cette excellence là elle revient à Ali après lui et aux imams par la suite bien entendu ça c'est un mensonge qu'ils attribuent au prophète encore une fois ويقول عبد الله ابن الشبر يجب الإيمان بأن نبينا وآله وآله المعصومين افضل من الانبياء والمرسلين ومن الملائكة المقربين لتضافر الاخبار بذلك وتواترها ونمو سيليش جو بانصت يقول عبد الله شبر يل Il est obligatoire de croire que nos prophètes et que, que notre prophète et sa famille cest à les imams de, les douze imams des chiens sont infades et qu'ils sont meilleurs que les prophètes et les messagers et que les anges rapprochés à cause de, du grand nombre de narrations qui ont été rapportées à, à ce sujet là. Hein. Et ça, c'est rapporté dans le livre Haqq al volume 1 à la page 209 dans les livres des Shia'a. Ouyaqoulul Khomeini Ça, on a mentionné hier aussi. La parole de Khomeini, du fait qu'ils prétendent que leurs imams sont meilleurs que les prophètes et que tous les atomes de l'univers se, se, se soumettent à eux. Et que ça, ça fait partie des nécessités de leur, des, des choses essentielles dans leur, dans leur école et dans leur, dans leur secte que Euh, leurs imams ont un statut que personne ne peut atteindre, ni les anges rapprochés, ni les prophètes, ni un prophète envoyé. Donc ça c'est dans son livre, Al-Hukoumat al-Islami, on l'a mentionné hier. Euh, on va mentionner d'autres exemples encore, dans euh, les paroles des shi'as qui sont citées dans leur livre. Parmi ces exemples, Euh, il y a la parole est euh, attribuée à ou bien la parole de Mohamed Rida Al-Mudaffar dans son livre Aqaïd Al-Imamiyya à la page 91 d'Ar-Safwa, Beyrouth il y a il dit bal na'atakidu anna amrahum amrahullah anna amrahum amrahullah wa nahyahum nahyahum wa ta'atahum ta'atahum wa ma'asiyatahum ma'asiyatahum wa wali wa walihum walihi wa aduwu wa hum aduwuhu wa la yajuz ar-radd alayhim war-radd alayhim kal-radd Donc voici une parole de un de leurs cheikhs et encore une fois il dit nous croyons que leur commandement c'est le commandement d'Allah et ce qu'ils interdisent c'est inter comme ce que Allah a interdit et de leur obéir c'est comme d'obéir à Allah et de leur désobéir c'est comme de désobéir à Allah et de les aimer c'est comme d'aimer Allah c'est-à-dire ceux qui s'allient à, à eux c'est comme celui qui s'est allié à Allah et celui qui les a pris en ennemis c'est comme s'ils si ont été les ennemis d'Allah et il n'est pas permis de leur répondre de les réfuter et celui qui les réfute ou qui les répond c'est comme s'il a répondu au messager d'Allah et celui qui répond au messager d'Allah c'est comme s'il a réfuté ou répondu à Allah Donc ça c'est une de leurs paroles à ce sujet maintenant d'autres exemples aussi qui sont cités dans le livre d'Abdallah Al Moussini ça, c est, c est, cette parole je viens de la citer du livre de Abdullah Al Moussini dans son livre qui s'intitule Euh, et il mentionne d'autres exemples du fait qu'il euh, parle de la façon comment les chia euh, rafidats ont exagéré dans la façon dont ils croient que leurs imams ont été créés par Allah, leur création. Comment ils ont été créés ايل سيت دي بارول سيفان قال الخوميني في كتابه زبدة الأربعين 40 حديثا زبده ال40 حديثا صفحه 232 دار المرتضى بيروت اختصره سامي خضره وهو يتكلم عن مقام الأئمة وهو ال حديثا للخوميني صفحة 604 دار التعارف بيروت إذي اعلم أيها الحبيب أن أهل بيت العسمة عليه السلام يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه الرحاني الغيبي قبل خلق العالم وأنوارهم كانت تسبح وتقدس منذ ذلك الحين تسبح أو تسبح كانت تسبح وتقدس منذ ذلك الحين وهذا يفوق قدرة, الإنسان أو هذا يفوق قدرة استيعاب الإنسان حتى من الناحية العلمية ورد في النص الشريف يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل منفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا الف دهر ثم خلق الجميع الاشياء فاشهدهم خلق خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امره امره وفوض امورها اليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاء الا ان يشاء الله تعالى ثم قال يا محمد هذه الديانه هذه الديانه التي تقدمها هذه الديانة الديانة التي تقدمها مرق ومن تخلف عنها مح محق ومن لزمها لحق خذها اليك يا محمد هذا وما في حقهم عليهم عليه والسلام في الكتب المعتبره يبعث على تحير العقول يبعث على تحير العقول حيث لم يقف احد على حقائقهم واسرارهم الا انفسهم الله وسلامه عليهم ça c'est une citation tirée du livre Zubdatul Arba'in les 40 Zubdatul 40 hadiths à la page 232 Dar al-Murtada, Beyrouth. Et il a été résumé par Sadi Khidran. Il parle et il parle à, euh, à l'endroit où il parle du statut des imams, dans les 40 hadiths d'Al Khomeini. Il a fait un résumé de ce livre. Et à la page 604, il mentionne ces paroles-là également dans euh, le livre euh, qui est publié par Dar taaruf à, euh, à Beyrouth. Il, il dit dans ce livre, « Sache pour toi le bien-aimé » que les gens de la famille du prophète Sallam euh, ils ont l'infaillibilité et euh, en fait euh, qu'est-ce qu'on qu que qu qu qu explique ici à propos de la création qu'est-ce qu qu que les rafs croient au sujet de la création de leurs imams c'est que ces imams là euh, ils n'ont pas été créés comme le reste des créatures. ils existaient éternellement sous forme de lumière qui tournent autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont ça c'est leur croyance ils ont, cette, ils ont euh, cette croyance là au sujet de leurs imams et au sujet du prophète et c'est une croyance qui ressemble aussi à celle des sophia comme vous avez, comme vous allez le voir dans les citations qu'on mentionne ici hein, donc il dit sache-toi le bien-aimé au toi le bien-aimé bien au toi ami que l'infaillibilité de la famille du prophète c'est quelque chose dans laquelle euh, c'est quelque chose qu'ils ont en commun avec le prophète dans son statut euh, spirituel et, et euh, invisible avant la création des, des mondes ils étaient, des, ils, étaient euh, ils existaient forme, sous forme de lumière et leur lumière elle tournait et elle euh, ou bien elle euh, elle glorifiait et elle sanctifiait Allah subhanahu wa ta'ala depuis bien avant la création du monde ça ce que ça signifie et ça c'est quelque chose qui dépasse euh, la capacité de l'être humain euh, de le comprendre quelque chose, que, quelque chose qui dépasse l'entendement humain même sur le plan de la science ou le plan de la sur le plan de la connaissance et il y a un texte noble qu'ils attribuent Dans, dans les paroles dans, ils attribuent cette parole euh, comme étant une parole révélée ils disent que euh, ici il y a une parole et, et c'est une, une, une parole qui est adressée au prophète Muhammad, wa il dit dans cette parole au Mohamed Allah wa ta a toujours été unique hein, a toujours été unifié dans son unicité puis il a créé Mohamed Ali et Fatima et ils sont ils ont Demeuré pendant une pendant mille époques ou mille temps puis Allah a créé toutes les choses par la suite et il, il, il les a fait témoigner il a fait témoigner Muhammad, Ali et Fatima de toute cette création là et il a ordonné à la création de leur obéir et il leur a il a donné à Mohamed et à Ali et à Fatima euh, il leur a donné le contrôle des affaires c'est eux qui doivent gérer cette création là c'est eux qui rendent halal ce qu'ils veulent et qui rendent haram ce qu'ils veulent et ils ne veulent accepter ce que Allah a voulu puis il dit oh Mohamed cette religion là celui qui s'en détourne il l'a quitté il l'a quitté celui qui s'en recule il est effacé hein, il, est, il, il est éliminé et celui qui s'y accroche et qui reste avec alors il, est, euh, il, est, il reste avec la vérité il reste avec vous alors accroche toi à cette religion au mohammmed et il dit que ça c'est une parole qui est rapportée au sujet de leurs droits dans les livres qui sont une référence sur les shi'ah ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le livre des, des 40 hadiths de l'imam al-Khomeini il dit, ça c'est une parole qui amène les gens à à être confus hein, dans cette, leur, leur raison n'est pas capable de, de comprendre ces choses là hein? ils sont dépassés par ces paroles là ils ne sont pas capables de les comprendre rationnellement Parce que personne n'est arrivé à comprendre les réalités, ces réalités-là et les secrets exceptés eux-mêmes. C'est-à-dire personne ne peut comprendre les réalités de ces paroles et les secrets de ce qui sont dans ces paroles exceptés eux-mêmes. C'est-à-dire excepté ces imams, hein, excepté leurs imams. Et il dit ensuite... Al <rire> المرجع الشيعي الميراز حسن الحائري في كتابه الدين بين السائل والمجيد الجزء الثاني صفحة 72 منشورات مكتبة الإمام الصادق العام الكويت إذا كان الإمام علي عليه السلام أفضل من النبي موسى عليه السلام فما معنى, قول فما فما معنى قوله عليه السلام أنا عصى موسى وهل يكون الإمام أمير المؤمنين الآية الكبرى معجزة لموسى وهذا هذا والإمام يقول آية الله أكبر مني أرجو التفضل بالجواب مفصلا ظاهرا وباطنا ولكم جزيل الشكر والسلام أجاب الحائري لهذه الكلمة المباركة تفسيرا أو معنيان الأول يعني أنه عليه السلام بمنزلة عصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه أكبر آية وأعظم معجزة لإثبات نبوة أخيه وابن عمه في علمه ومعاجزه وكراماته والمعنى الثاني أنه المؤثر في عصى موسى عليه السلام ولو ولولا تأثير ولايته العظمى لما تحولت ثعبانا وهو الذي نصر الأنبياء جميعا في إظهار معاجزه وكراماته وتاثير حججه وتاثير حججهم والغلب على مكري رسالته كما هو صريح رواياتهم عليهم السلام بسلطنته الكبرى وولايته الكليه العامه الكليه العامه وهو الايه الكبرى والنبا العظيم Donc ici, il dit qu'on a questionné une de, des références chiites qui s'appelle Al-Mirza Hassan Al-Ha'iri dans son livre La religion entre le, question, le questionneur et celui qui répond. Au volume 2 à la page 72 parmi les, les, les livres diffusés par Maktabat al-Imam al-Sadiq al qui est publié au Koweït. Il dit si l'Imam Ali est meilleur que la question c'est celle-ci si l'Imam Ali est meilleur que le prophète Moussa alors qu'est-ce que signifie que euh, la parole de Ali quand dit je suis le bâton de Moussa. Est-ce que l'Imam est-ce est que l'Imam Amir al-Mu'minin Ali est un grand signe et un miracle pour Moussa et si c'est le cas, hein, voilà dans l'imam, si c'est le cas, cet imam dit « Je suis un grand signe. » Ou bien « Je suis un, un signe plus grand que moi. » Ah, il pose la question « Et quel miracle est plus grand que moi ?» En voulant dire « Et quel miracle est plus grand que moi ?» euh, Il demande de répondre à cette question-là. Il dit « J'espère que vous répondiez à cette, à cette question en détail, et de façon claire et apparente et cachée. Et vous avez hein, le, le, le remerciement et le salut de ma part. » Alors il répond, il dit « Ces paroles peuvent être expliquées ou interprétées, elles, ont, ou, elles peuvent avoir deux significations ou deux interprétations. La première c'est que Ali est à le même niveau ou à le même, euh, même degré ou le même statut que le bâton de Moussa par rapport au messager d'Allah au messager d'Allah Donc dans le sens que qu'Ali a la même valeur par rapport au prophète Mohamed que le bâton avait par rapport à Moussa c'est-à-dire que c'est son plus grand miracle Euh, c'est-à-dire que c'est le plus grand miracle pour affirmer la prophétie du prophète Mohamed dans sa science, dans ses miracles et dans ses prodiges donc selon eux c'est que Ali est le plus grand miracle du prophète Mohamed donc ça c'est la première interprétation qu'il donne la deuxième interprétation qu'il donne c'est que c'est lui, lui qui a donné l'effet au bâton de Moïse si ce n'était pas de Ali, le, le, le euh, Yai, à cause de son, de son effet qu'il a et du contrôle qu'il a sur les choses, eh bien, le, le, le bâton ne serait pas transformé en serpent. C'est lui donc qui est venu aider et défendre tous les prophètes pour montrer leurs miracles et leurs euh, prodiges. C'est lui qui a eu euh, qui a donné l'impact ou les faits à leurs leur preuves et qui, a, qui leur a donné le dessus sur ceux qui niaient leur message et ça c'est clair dans leur, euh, dans leur narration dans leurs paroles qui, qui sont euh, transmises du fait qu'ils ont le contrôle suprême sur toute chose et qu'ils euh, qu sont les euh, dirigeants sur toute la création générale en général et que c'est lui qui est le grand signe et la grande nouvelle. Donc, pour eux, ça c'est la fin de la, de la citation et de cette réponse à cette question par rapport au bâton de Moussa. Donc, on voit leur extrémisme au sujet de ces imams. Hein, pour eux, ces imams, ces imams, là, ce sont des divinités. Hein, ils croient la même, la même façon que les shir, euh, que les soufis qui croient qu'il y a les hommes invisibles qui contrôlent le monde, eh bien, eux, ils attribuent ces paroles-là mais sauf qu'ils les attribuent à qui il les attribue à leurs imams une autre question ici qui est mentionnée dans le même livre dans le volume 2 à la page 219 qu'est-ce qu'il s'agit à l'aise de l'aise dans le salat qu'il s'agit de l'aise dans l'aise de l'aise dans le shérif et qu'est-ce qu'il s'agit de la chouhada et les salihis من أبناء المعصومين ما الحكم إذا صل جنب الضريح المقدس أجاب الحائري لا يجوز التقدم على ضريح المعصوم في الصلاة والصلاة باطلة أمام ضريحه عليه السلام باتفاق, باتفاق من علماء الإمامية لأن الحكم بعد وفاتهم كما كان حال حياتهم أما الصلاة أمام ضريح أبي, أبي الفضل العباس مثلا خلاف احترامه وجسارته بمقامه ولا بأس بالصلاة في جانبي, جانبي ضريح المعصوم ما لم يتقدم على قبره المطهر الذي في داخل ضريحه Donc, il dit ici euh, la question qui a été posée ensuite, quel est le verdict au sujet de celui qui qui prie devant la tombe de, de fahib dans la prière, il se met devant sa son tombeau. Euh, et il, il laisse le tombeau derrière lui. À l'intérieur du sanctuaire, du, du noble sanctuaire. Donc c'est quoi le verdict de sa prière s'il prie devant le, le tombeau à l'intérieur du sanctuaire. Et quelle est votre opinion au sujet des autres martyrs et des hommes pieux parmi les fils de l'infaïble euh, ou des infaïbles de leurs imams et quel est le verdict s'il si prie à côté du tombeau, euh, du saint tombeau? Alors, il répond, et il dit, il n'est pas permis de se mettre devant le tombeau de l'infaillible dans la prière. Et il dit, la prière, dans ce cas-là, elle, elle, elle est invalide si quelqu'un prie devant son tombeau. Euh, il dit, et ça c'est selon l'accord de tous les savants des, des, des rafidha imamia. Parce que le verdict à ce sujet-là, après leur mort, il est pareil que durant leur mort. C'est-à-dire, avant leur mort, tu n'as pas le droit de prier devant eux, sinon ta prière n'est pas valable. Donc, après leur mort, tu n'as pas le droit de prier devant eux non plus, devant leur tombeau. Il dit, en ce qui concerne de prier devant le tombeau d'Abil Fadl al-Abbas... Euh, par exemple euh, c'est contraire au respect que tu lui dois et au, euh, contraire au respect que tu lui, lui dois et euh, à son statut donc tu dois euh, il dit mais il n'y a pas de problème de prier à côté de son tombeau hein, de, il n'y a pas de problème de prier à côté du tombeau de l'infaillible tant que tu ne te mets pas devant, son, de, devant sa tombe devant sa tombe purifiée qui est à l'intérieur du tombeau que Allah nous donne le succès euh, à ce qu'il aime et ce qu'il a euh, Amin. Par, par le droit de Mohamed euh, de sa et de sa famille de ses, de sa famille purifiée ou les, parmi les peurs de sa famille paix et salut sur eux tous. donc ça c'est une parole et en plus il dit par le Il fait un doa, et puis après, il dit par le droit de Mohamed et de sa et de, ses de sa famille. Ça, c'est une forme de tawassul qui est bid'ah, à la fin. De demander par le droit de quelqu'un, à Allah, subhanahu wa ça, c'est une bid'ah. Et c'est quelque chose qui peut amener au shirk. Et souvent, il demande directement à leurs imams, ou euh, à ces gens-là. Souvent, euh, il demande directement. Donc, ça, dans ce cas-là, c'est shirk majeur. Sinon... Hein, Sinon, c'est une forme de bidra, ah, lorsqu'ils demandent par le droit, ou par le statut, ou par leur personne. Et donc ça, ça nous montre leur extrémisme. Et pour eux, les shi'arafidra, de construire des dômes, et des euh, mousolées, et des tombeaux, et des sanctuaires au-dessus des tombes, des, des saints ou des imams, de leurs imams, pour eux, ça c'est quelque chose, c'est même pas discutable. Pour eux, c'est complètement permis. Et non seulement c'est permis pour eux, mais c'est recommandé, c'est quelque chose de bien. Hein, pour eux, si tu fais pas ça, si tu ne fais pas de tombeau sur les tombes, eh bien, tu as manqué de respect envers les pieux, envers les imams. Et donc, euh, ils ont des livres, et dans leurs livres, ils le disent hein, clairement. Même j'ai trouvé une fois dans un des livres, des, des, des chiens traduits en français, il disait à l'intérieur, dans ce livre-là, que Pour eux c'est quelque chose de bien et qu'il faut construire des, des, des, des mosquées et des mausolées et des dômes. et ils se, ils se vantaient de ça et il disait que ils disait par exemple nous on leur fait des, des belles décorations des beaux tombmbeaux on construit ça sur, sur leurs tombes et on fait des, des sanctuaires des, des mausolées hein, et on dépense beaucoup d'argent pour ça hein, donc ils se vantaient de ça et c'est quelque chose pour eux qui bien. Parce que ça fait partie de leur religion, et c'est ça leur religion. L'adoration de leurs imams en dehors d'Allah, de les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah, de leur demander l'aide en dehors d'Allah, et toutes ces formes de shirk. Tout ça, ça leur vient du fait qu'ils sont dans l'extrémisme au sujet de leurs imams. un autre exemple aussi de question qui a été posée à ce Mirza Hassan al-Ha'iri, Dans le volume 2 à la page 181 Il lui pose la question Nesma'u min al khutaba Bi anna rasoul allahhi sallallahu alayhi wa sallam Lahu nur Yaglabu nur al shams wal qamar Wa idha sara Bil shams La yura lahu zil Arju min saydi An yashrach Euh, donc il pose une question ici, on lui, on lui pose une question à ce Mirza Hassan al-Ha'iri il dit on entend de la part de certains euh, de, de certains qui font la khutbah des khutbah hein, qui font les, les, les discours que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait une lumière et que cette lumière euh, elle dépasse la lumière du, du soleil et de la lune et que lorsqu'il euh, lorsqu'il euh, lorsqu et lorsqu'il passait devant le soleil le, lorsque le prophète Mohammed sallalah le marcheait euh sous le soleil il n'avait pas n'avait pas d'ombre ça c'est qu'est-ce qu'ils euh, appellent même les soufis ils ont euh, cette même aqida ils appellent ça al-muhammadi Al al-muhammadi Al la lumière du prophète il prétend qu'il avait une lumière qui dépassait la lumière du soleil et qu'il n'avait pas d'ombre ça, ça fait partie de l'aqidah des soufias et il répond ce shi'a pour vous montrer les liens qui existent entre les shi'a et les soufias les rafidah et les soufias il répond bismihi ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اعلم يا ولدي الاعز, يا ولدي الأعز. وفق الله وفقك الله لمرضاه لمرضاه لمراديه الباري خلق نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نور عظمته كما هو متفق عليه بين الشيعة والسنة أعوذ بالله يعني أنه سبحانه خلق في أول الإيجاد نورا مقدسا شريفا شع شع شع شعان شع شعاني شع شعانيا فنسبه إلى نفسه وصفاته فخلق من ذلك النور المحمدي وخلق من نور نبيه علي أمير المؤمنين عليه السلام كالضوء من الضوء وكالشمعة من الشمعة وهذه الشمعة الثانية تمثل الشمعة, الشمعة الأولى بكل مزاياها من الصفات اللاهوتية إلا أن الفضل للأولى لاوليتها. ووسط ووساطتها في وجود ثانية وكذلك السائر المعصومين يعني فاطمة الزهراء وأبنائها الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين خلق من ذلك النور بعد علي عليه السلام كالدو من الدو يمثل كل واحد منهم الآخر في جميع صفاته التي منحها الرحمن له بفضله وكرمه ثم خلق من أشعة طاهر هذا النور ثم خلق من أشعة طاهر ذلك النور ومن سواهم وما سواهم من الأنبياء والمرسلين والملائكة وسائر الخلق أجمعين Donc voici les exemples de, de la réponse. Qu'est-ce qu'il dit dans sa réponse, cet individu Al-Ha'iri, dans cette croyance de bid'a de shirk et d'égardement. Il dit par son nom euh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Il dit, sache-moi, très cher fils que Allah te donne le succès d'avoir son agrément que le créateur a créé la lumière de son prophète Mohammed, wa sallam, à partir de sa grande lumière. Et c'est quelque chose au sujet de laquelle il y a l'accord entre les Shia et la Sunna. Et, et ça, c'est totalement faux. Hein? Parce qu'il n'y a rien dans la Sunna authentique qui justifie cette croyance de, de Shirque et de Bidah. Ça fait partie des, des inventions et des fabrications des Soufis parmi les Khourafiyyins, les gens de Shirque et de Dalal parmi les gens de Bidah. Hein? il dit donc il, il prétend que c'est quelque chose au sujet de laquelle il y a un accord entre les shi'a et les gens de la subna à ce sujet il dit c'est à dire que il, était la, la, que il était la première création qui a été créée il dit que cette première créature, créature là c'était quoi c'était une, une lumière sainte une lumière sainte et noble euh, et cette lumière il se l'est attribué Allah se l'est attribué à lui-même Hein, parmi ses attributs et il a créé de cette lumière Mohamed et à partir de cette lumière hein, à partir de la lumière de, ce, de son prophète il a créé Amir al Ali, salam. comme de la lumière qui vient d'une lumière ou un rayon qui est tiré d'un autre rayon Donc il dit que ce deuxième rayon, c'est à dire le premier c'était le prophèteham, à partir du prophète de la lumière du prophète, il a créé Ali. Et il dit ray, ce deuxième rayon, il est pareil au premier hein? en voulant dire que Ali, il est pareil que le prophète dans toutes ses caractéristiques dans toutes ses particularités et de ses attributs divines il était pareil que la, le, le deuxième rayon il est pareil au premier rayon dans toutes ses particularités de ses attributs divines excepté le mérite qu'à qu le premier à cause du fait qu'il est le premier c'est à dire que le seul, pro, le seul mérite que le prophète Muhammad, wa sallam, a sur Ali par rapport à cette lumière c'est qu'il était premier il était la première lumière c'est la seule chose et du fait qu'il était un intermédiaire dans, ex... dans l'existence du deuxième donc c'est le... le seul mérite que le prophète a sur Ali c'est qu'il était le premier et qu'il était... qu est une... une... une... un... l'intermédiaire dans l'existence du deuxième sinon il a les mêmes caractéristiques Ali a les mêmes caractéristiques que lui de même que le reste des, des infaillibles c'est-à-dire le reste des imams et il mentionne Fatima, Zahra et ses fils hein? parmi les, les bons et les purs, parmi ses fils hein? il dit que la paix et le salut sont sur eux tous ils ont tous été créés à partir de la lumière de Ali par la suite comme de la lumière qui vient d'une lumière hein? et ils ont tous les mêmes caractéristiques ils sont pareils que cette deuxième lumière dans toutes ses attributs que Allah a donné hein? que Allah lui a donné à cette deuxième lumière à ah, Ali il dit donc ils ont tous les mêmes caractéristiques dans leurs attributs puis ensuite à partir de ces rayons de pureté il a créé les autres lumières et les autres créatures, les prophètes et les messagers et les anges, et le reste des autres créatures. Donc, le monde entier pour eux est créé à partir de, de, de la lumière des prophètes, et après Ali, et ensuite Fatima et ses fils, et ensuite les prophètes, les messagers, hein, qui viennent après, et les anges par la suite. Donc, ça, c'est des exemples de leur croyances الذين أصيلوا في امرئ النفس وسؤل الى اياته العظمى جواد التبريزي في تعليقاته وفتاويه المطبوعه مع سراط النجات للخوي الجزء الثالث صفحة 438 و 93400 و 39 مكتبه الفقيه الكويت ما رايكم في من يعتقد بأن النبي وأهل بيته عليه السلام كانوا موجودين بأرواحهم وأجسادهم المادية قبل وجود العالم وأنهم كانوا مخلوقين قبل خلق آدم عليه السلام لا أن الله جعل سورهم حول العرش فما هو الجواب؟ أجاب التبريزي كانوا عليه السلام موجودين بأشباحهم النورية on, pose, on a posé la question à un de leurs savants euh, un de qui s'appelle Jawad Tabrizi dans ses commentaires et ses fatwas qui sont publiés dans un livre qui s'appelle Serat an Najat écrit par Al-Khawqi dans le volume 3 à la page 438 et 439 de Maktabat al-Faqih publié au Koweït on lui a posé la question quelle est votre opinion au sujet de celui qui croit que le prophète et la maison et la maison du prophète sallam, à sa famille les 12 imams existaient par leur âme et par leur corps de façon matérielle avant la création du monde et qu'ils existaient hein Euh, qu'ils étaient créés avant la création de Adam alayhi et non pas que Allah a créé leur image hein, ou que leur image existait autour du tronc Comme, euh, donc il mentionne quelle est votre réponse et at-Tabrizi il répond il dit, ils, étaient, euh, ils existaient hein, sous forme de, de, de silhouettes de lumière de formes de lumière avant la création de Adam alayhi salam dans leur création euh, et il dit et, et, et leur création matérielle est venue après la création de Adam comme, comme cela est clair et Allah sait mieux donc ils disent que ils existaient sous forme de lumière avant la création de Adam et leur création matérielle physique est venue après, après la création de Adam en ce qui concerne les caractéristiques qu'ils donnent à leurs imams ils mentionnent des exemples et il dit le cheikh Abdullah al-Mousini عند الشيعة بأبواب الفهارس في الكتب عند الشيعة من قرأ عناوين هذه الابواب سيتضح باذن الله له الغلو في الائمه الى درجة التاليف donc en ce qui concerne l'exagération des chiites au sujet de leurs imams on va se limiter uniquement à mentionner euh, les titres des chapitres qui sont mentionnés dans leur livre de référence, dans leur livre des Rafidah. Euh, et on va pouvoir vous, euh, comprendre clairement par la suite, par la permission d'Allah, l'exagération et l'extrémisme des imams, euh, de, de, l'extrémisme des chi'as au sujet de leurs imams, qu'ils élèvent au niveau, au niveau de divinité. Et il mentionne dans al-Usul al-Kafi les exemples sur ce sujet là. Euh Kitab al-Kafi li mu'allifihi thiqat al-Islam comme l'a qualifié ash-Shi'a Muhammad Ya'qub Muhammad ibn Ya'qub al-Kulayni asna asna ayat ash-Shi'a Abdul Muhsin Sharafuddin al-Kafi. Mention les éloges de ce cheikh. Il des paroles euh, de Al Koini et de son livre sur le Kafi, puis il mentionne des paroles qui sont tirées de son livre, des, des chapitres qui, qui sont, des différents chapitres de son livre sur lefi qui montrent le, leur exagération au sujet de leur imam, et là on va les énumérer un par un. Et, par exemple, voici les différents chapitres tels qu'ils se trouvent dans différents chapitres, tels qu'ils se trouvent dans le livre ou sous Kafi euh, le, dans le volume 1. Publié par la maison d'Art Ta'aruf à beyrouth Et là, je les énumère un par un, puis je les traduis un par un. Il dit, « Les imams sont les dirigeants, c'est eux qui gèrent les affaires d'Allah, et c'est eux qui détiennent sa science. » Un autre chapitre, c'est Et euh, c'est-à-dire le chapitre que les imams sont les successeurs ou les vicerents d'Allah sur, sur sa terre et sont ces portes par lesquelles on va vers lui. Et euh, bab an al chapitre le sujet du fait que leurs imams les imams sont la lumière d'allah azza wa jalla chapitre le sujet que les signes que allah a mentionné dans son livre ce sont les imams bab le Ma Le chapitre qui dit que ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ce qu'ils ont ordonné dans la création est avec les imams. Le chapitre qui mentionne que les les hommes qui sont fermement ancrés dans la science ce sont les, les imams le chapitre sur le fait que ce que Allah a choisi parmi ses serviteurs et à qui il a fait hériter le, son livre ce sont les imams le chapitre sur le fait que ce que Allah Euh, le chapitre au sujet euh, du fait que si les imams, euh, imams lorsqu'ils veulent savoir quelque chose ils le savent yani ils savent des choses à volonté c'est à dire le chapitre au sujet du fait que les imams savent quand ils vont mourir et qu'ils ne meurent pas excepté Lorsqu'ils choisissent eux, c'est eux-mêmes qui choisissent quand ils meurent. Euh, le chapitre au sujet du fait que les imams savent euh, la connaissance de ce qu'il y avait dans le passé et de ce qu'il y a dans l'avenir et qu'il n'y a rien qui leur est caché. On, a, on a mentionné ça tout à l'heure. Le chapitre au sujet du fait que Allah n'a pas enseigné qu'une science à son messager, excepté qu'il lui a ordonné de l'enseigner à Ali, Amir al-Mu'minin, et qu'il était son partenaire dans la science. Donc Ali était le partenaire du prophète Mohammed sallallahu alaihi wa sallam dans la science. بان ان الائمه لو ستر عليه لو ستر عليهم لا اخبر كل كل لا لو ان لو سترى عليهم لا لا, لا كل امرئ بما له وعليه ان الائمه لو ستر عليهم لا اخبر Ici, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Il dit On doit remettre les affaires religieuses au messagers d'Allah et aux imams. On s'en remet aux messagers d'Allah et aux imams dans les questions religieuses. باب ان القران يهدي للامام le chapitre au sujet du fait que le Coran nous guide vers l'imam bab an an l'imam qui guide vers le Coran c'est le contraire c'est le Coran qui guide vers l'imam bab an an-ni'ma allati dhakaraha Allah azza wa jalla fi le chapitre au sujet du fait que la grâce qui est mentionnée par Allah subhanahu wa dans son livre ce sont les imams la grâce d'Allah dans le Coran c'est les imams Bàb Ardu l'A'mal Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Le chapitre au sujet que les, nos actions sont présentées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que aux imams Bàb Ma'danul ilm wa shajaratu alnabouwa wa murtalifu al-malaïka Le chapitre au sujet du fait que les imams sont ianis euh, Comment on pourrait dire Le puits de, le puits de, de science, l'arbre de la prophétie, et les différents anges. Bab, ça c'est un autre exemple. Bab, anna l'a'immah warasatul ilm, yurisu ba'dahum ba'dan al'ilm. Le chapitre au sujet que les imams sont les héritiers de la science, et ils, ils, ils, se, ils se laissent les uns les autres la science en héritage le chapitre au sujet du fait que les imams ont hérité de la science du prophète et de tous les autres prophètes et des dhahirin qui sont venus avant eux le chapitre au sujet du fait que les imams euh, ont tous les livres qui ont été révélés précédemment de la part d'Allah s.w.t et qu'ils les connaissent dans leurs langues, dans leurs diverses langues. Dans toutes les diverses, les diverses langues dans lesquelles ils ont été révélés. Le chapitre au sujet du fait que personne n'a rassemblé le Coran en entier excepté les imams et qu'ils connaissent toute sa science hein, que, sont eux qui, que ce sont eux qui connaissent toute sa science ça je ne comprends pas ici ce que ça veut dire euh, le chapitre au sujet du fait que les imams augmentent euh, chaque nuit de Jumu'ah qu'est-ce que ça veut dire Bab la ils parlent de leur science c'est ça c'est ce qu'on avait mentionné au sujet de leur aqidah aqidah tul bada quand on a parlé de ça c'est à dire si la science des imams n'augmentait pas la science donc ce qu'ils possèdent serait épuisé bab amnal a'imma Le chapitre au sujet que les imams savent tout, Toutes les sciences qui sont sorties Vers les anges, les prophètes et les messagers Donc ça c'est les paroles qui sont mentionnées Les chapitres qui sont mentionnés au sujet des imams Dans Usul Al al-Kafi de Al-Kulayni Maintenant dans les tables de matières De d'autres livres comme par exemple Euh, Mohamed Baqir Al-Majlissi dans son livre Bihar Al-Anwar, qui est un des livres de référence aussi chez les Shia. Il dit à la page, au vol Juz, il dit ici, je ne sais pas si c'est le volume ou la page, en tout cas, 23 à 27. En tout cas, il, il mentionne dans son livre Kitab al-Imama, Kitab al-Imama, publié par Ihyad Turath al-Arabi, à Beirut. Euh, il dit, Bab", euh, ça c'est les exemples de chapitre. «Bab, an-Allah ta'ala yarfa'u l'imam umudan yanzuru bihi ila, imad, ila a'mal al-ibad. Le chapitre du fait que euh, Allah ta'ala élève euh, un, pil un pilier qui per que l'imam regarde i observe les, les actions des serviteurs باب أنه لا يحجب, لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأئمة من جميع العلوم وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها ولو دعوا, دعوا الله Donc, euh, le chapitre au sujet du fait que rien ne leur est caché euh, des états de leur, de leur groupe, de leur parti, de leur secte et euh, tout ce qu'ils ont besoin comme science, euh, rien ne leur est caché de cette science. Et que ce euh, qu'ils ont la science ou qu qu'ils connaissent ce qui va leur atteindre comme malheur etils en endurent ces malheurs. Et que si l'un d'entre eux invoquait Ar Pratal pour que ce malheur là soit repoussé, eh bien, il serait exaucé et qu'ils connaissent ce qu'il y a dans les cœurs et ils connaissent les intentions euh, et ils connaissent la mort et les malheurs et ils connaissent euh, les le face ils ont une parole tranchante et ils connaissent les dates des naissance ou bien les naissances là probablement quand est-ce qu'ils naissent c'est des choses de ce genre Allah wa alim بعد ان عندهم جميع علوم الملائكه والانبياء وانهم اعطوا ما اعطى الله الانبياء وان كل امام يعلم جميع علم الامام الذي قبله Il dit le chapitre au sujet du fait qu'ils ont les imams ont la science de tous les anges et de tous les prophètes et que euh, Allah leur a donné ce que Allah leur a donné ce qu'il a donné à tous les prophètes et que tous, tous les imams connaissent ce que l'imam avant lui connaissait et que la terre ne peut pas rester sans eh sa euh, saaba bab babul akhir fi anna 'indahum salawat 'alayhim kutubul anbiya qui dit que euh, ils connaissent tous les livres révélés aux prophètes et ils les lisent dans leurs différentes langues bab annahum 'alayhimussalam ya'lamuna al-alsun wal lughat wa Le chapitre au sujet du fait qu'ils connaissent les différentes langues, différents langages et qu'ils qu les parlent. Le chapitre au sujet du fait qu'ils qu sont plus savants que les prophètes. Bab annahum ya'lamuna Euh, oui, donc le chapitre qu'ils connaissent ils savent quand ils vont mourir et qu'ils ne, ne meurent que lorsqu'ils choisissent parmi les autres exemples également qui sont mentionnés chapitre sur le fait que qu'est-ce qui est mentionné à leur sujet après leur mort et que leur chair est, est interdite à la terre c'est-à-dire que la terre ne peut pas manger leur chair et qu'ils sont élevés aux cieux le chapitre au sujet du fait que ils apparaissent après leur mort et que voit apparaître deux des choses étonnantes des choses étranges le chapitre au sujet du fait que leur nom dit le nom de leurs imams sont écrits sur le trône et sur le repose-pied et sur les tables préservées et sur le front des anges et sur les portes du paradis et d'autres endroits également le chapitre au sujet du fait que les djinns sont leurs serviteurs et ils leur apparaissent et ils leur euh, demandent Ils leur demande au sujet des enseignements de leur religion. Du fait qu'ils prétendent dans ce chapitre qu'ils ont le pouvoir de faire vivre les morts et de guérir l'aveugle et le lépreux et tous les autres prophètes les, tous les autres miracles que les prophètes peuvent faire. Bab annahum alayhim assalam sukhira lahum sahab wa yusar al-asbab le fait qu'ils prétendent qu'on euh, leur a assujetti les, les nuages et qu'on leur a facilité les causes da tafdhiluhum alayhim assalam ala al-anbiya wa ala jami al-khalq wa akhdhu mithaqihum anhum ala wa ala al-mala'ika wa an sa'ir al-khalq anna ul al-azm wa anna ul le chapitre le sujet du fait que sont meilleurs que les prophètes et que toute la création et qu'ils ont pris le, le, le serment des prophètes et des anges et de toute la création et que les cinq prophètes euh, sont uniquement devenus parce qu'ils les aiment c'est-à-dire parce que les prophètes les cinq prophètes de Oul al aiment euh, les imams c'est pour ça qu'ils sont devenus Oul al BAB ANNA DUAUL ANBIYA ESTUDIBABITTAWASSULI WALISTISHFAIBIHIM SALAWATULLAHI ALAYHIM AJMAï Du fait que l'invocation des prophètes a uniquement été exaucée par le tawassul par le fait qu'ils ont passé ils ont pris l'intercession et l'intermédiaire de ces imams BAB ANNA ALMALAIKAH TATIHIM WA TATAFURUSHAHUM وأنهم يرون صلاو... يرونه. De fait, que... le chapitre au sujet du fait que les anges viennent et marchent sur leur uh, tapis et que uh, les voient. Ils voient les anges. باب أنهم عليه السلام لا يحجوا لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة والنار وأنه عرض عليهم ملكو ملك ملكوت السماوات والأرض وَيَعْلَمُونَ عِلْمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Et le, le chapitre au sujet du fait que rien n'est caché, rien ne leur est caché de la science des cieux et de la terre, du paradis et de l'enfer, et qu'on leur a présenté les, les, les, les royaumes des cieux et de la terre et qu'ils connaissent la science de ce qui était dans le passé, et de ce qu'il va y avoir jusqu'au jour de la résurrection. Les gens connaissent la science de l'Eman et la science de l'Eman et de la science de l'Eman. Ils connaissent la science de l'Eman et la science de l'Eman. Il dit que il euh, y a un chapitre au sujet du fait qu'ils savent, qui euh, qui savent que les gens ont la réalité de la foi ou la réalité de l'hypocrisie. Et ils ont un livre dans lequel le nom des habitants du paradis est mentionné de même que le nom de leur partisans et de leurs ennemis et que rien ne peut enlever hein, euh, de, leur, de ce qu'ils savent comme information de ces choses-là au sujet de leurs états Mâb Mâ yuhibbuhum alayhimus salam min al-dawabi wa al-tuyur wa ma koutiba ala junah al-hudhud min fadlihim wa annahum ya'lamuna mantiq al-tuyur wal-baha'im Euh, le chapitre au sujet du fait que les bêtes, les animaux et les oiseaux les aiment, aiment les imams et que sur les ailes du houdhoud -houd, une sorte d'oiseau euh, leur nom est écrit euh, leur mérite est écrit et ils, savent le langage, ils connaissent le langage des oiseaux et des animaux Uh, no. Le chapitre au sujet de ce que les, les êtres inertes et les plantes ont reconnu de leur, euh, de leur gouvernance, du fait qu'ils sont les imams. Et dans le livre Basair Ad-Darajat, écrit par As-Safar publié par, euh, par euh, les éditions Al-A'lami en Iran il y, a la même, il y a des chapitres également de cette catégorie là et c'est presque une, presque toutes la même euh, les mêmes choses encore les mêmes trucs hein, les mêmes paroles d'également et de couvrir de shirk à ce sujet là et il y a également dans leur livre des, des, des, des, des paroles qui incitent à aller visiter leur tombe. Ça, on va mentionner ça au prochain cours, Inch'Allah. Euh, pour l'instant, on va juste terminer de citer quelques exemples de leur exagération dans les paroles du, du Cheikh Ibrahim Ar-Ruhayli. Puis on va terminer, euh, Inch'Allah, avec ça. Il dit ensuite... ومن صور, غلوهم ومن صور غلو الرافضة في أئمتهم ادعاؤهم نزول الوحي عليهم وجاء في بحار الانوار عن أبي عبد الله أنه قال إنا نزاد في الليل والنهار ولولا أن نزاد لنفد ما عندنا فقال أبو بصير جعلت, جعلت في داكا ما يأتيك ما يأتيكم قال إن منا لمن يعين معينتان ومنا من ينقر في قلبه كيت وكيت ومنا من يسمع بأذن بأذنه وقعا كوقع السلسلة في الطست, في الطست وقال قلت جعلت, جعلت في داكا ومن ياتيك بذلك قال هو خلق أكبر من جبريل وميكائيل وفي بصائر الدرجات عن ابي عبد الله أنه قال ان الروح خلق عظيم من ان ال ان الروح أعظم من جبريل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و اله يسدده ويرشده وهو مع الاوصياء من بعده دونك Ils citent leur extrémisme et leur exagération du fait qu'ils prétendent avoir une révélation qui leur est révélée. Bien entendu, c'est la révélation des. Shayatim. Il dit à ce sujet, comme c'est mentionné dans le livre Bihar Noir, selon Ab Abdellah, qu'il a dit euh, yani, c'est à dire' on nous augmente notre connaissance. Le, le, le, le, la nuit et le jour et si on, nous a, on ne nous augmentait pas, ce qu'on possède serait épuisé et à vous passer, un d'entre eux a demandé hein, qui, qui vous vient avec cette connaissance il dit, il y en a parmi nous qui le voit qu on, on le voit avec nos yeux et d'autres chez qui c'est quelque chose qui est euh, mis dans son cœur comme connaissance et d'autres entendent un son dans leurs oreilles qui est semblable au bruit d'une chaîne lorsqu'elle tombe dans un contenant. Et euh, il demande encore une fois et euh, qui vous vient avec cette information ou avec cette connaissance Il dit c'est une création c'est une créature plus grand que Djibril et Mikhaïl. Ça c'est rapporté dans Bihar ou la de Al-Majlisi. Et dans Bassa et Radaradjad c'est rapporté que Abu Abdillah, un de leurs imams, a dit que l'âme, cette âme qui vient leur amener les informations, c'est une grande créature, plus grande que Djibril et que Mika'il, et elle était avec le messager d'Allah et avec euh, les, c est, c est, sa famille, c'est-à-dire les douze imams, et il les il, il leur donnait de la force et il les orientait, cette, euh, cette âme et il est également avec les vigérants qui suivent par la suite ça c'est rapporté d'Ibassa et Radarat donc il mentionne ensuite il dit leur exagération au sujet de leurs imams dans le fait qu'ils croient qu'ils sont infaillibles de tout péché, ne peuvent pas faire aucun péché, aucune faute, que ce soit des petits péchés ou des grands, hein? et que ce n'est pas permis pour eux d'être distraits, d'être insouciants ou d'oublier quelque chose. Hein? Donc ils ne peuvent pas oublier, ils peuvent pas se tromper, ils ne peuvent pas euh, être, euh, être distraits, quoi que ce soit de ce genre. ويقول المفيد ناقلا اجماع اجماعكم ناقلا اجماعهم على ذلك المفيد il rapporte leur consensus a القائمين مقام الانبياء في تنفيذ الاحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الانام معصومون كعصمه الانبياء وانهم لا يجوز منهم صغيرة إلا ما ما ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء وإنه لا يجوز منهم سهم في شيء في الدين ولا ينسون شيئا من الأحكام وعلى هذا مذهب سائر الإمامية إلا من شذ منهم وتعلق بظاهر روايات ولها تأويلات ala khilafi zannihil fassid min hadal bab. Donc, il mentionne euh, des paroles de leur imam al-Mufid qui mentionne leur ijma' à ce sujet. Euh, il dit que les imams qui ont pris le statut ou la position des prophètes dans l'exécution des règles et l'établissement des peines et dans la protection de, euh, ou la, la, la préservation des et dans l'éducation ou la, disons, la punition des hommes sont infaillibles comme l'infaillibilité des prophètes et que ce n'est pas permis pour eux de faire un petit péché excepté, qu'est-ce qu'on a mentionné de la permission de cela pour, pour les prophètes hein? Euh, sinon ce n'est pas permis pour eux d'avoir euh, une distraction dans quoi que ce soit de la religion et euh, il n'oublie rien des règles et ça c'est euh, yani, ça c'est la position de, de tous les autres imami c'est à dire de tous les rafidah, excepté certains d'entre eux qui ont eu une position singulière à ce sujet là qui se sont détournés de la majorité et qui se sont accrochés au sens apparent des des textes hein, des textes qui mentionnent probablement que dans certaines choses ils ont oublié ou ignoré ou qu'ils ont été distraits donc. il dit et ces, ces textes là ont des interprétations qui montrent euh, qui qui sont contraires à ce que quelqu'un pourrait penser d'avoir dans qu ce que quelqu'un pourrait avoir comme fausse pensée à ce sujet là c'est à dire que quand il trouve dans les textes des paroles qui indiqueraient que leur imam aurait pu oublier ou être distrait ou euh, ignorer quelque chose ça c'est euh, interprété par eux d autre, de, ils essaient de trouver pour ça des explications ou des interprétations dans le but de leur trouver des excuses à ce sujet là un peu comme les chrétiens y'allent quand on leur mentionne des versets dans lesquels il y a les preuves que Isa alayhi salam il niait toute divinité pour lui-même Eux, ils, les chrétiens, ils déforment ces textes-là. Ils essaient de faire comprendre que non, non, il y a une explication pour ça. Euh, il y a, euh, des fois, ils parlaient en tant qu'être humain. Des fois, ils parlaient en tant que divinité ou en tant que Dieu. Donc, euh, ils divisent Jésus en deux personnes ou en deux aspects. Un aspect divin puis un aspect humain. Bon, ben, les chrétiens ils font la même chose avec leurs imams. De la même façon que les soufias, ils font la même chose avec leurs auliyahs, leurs euh, leur saints. Quand ils voient leurs saints commettre des péchés et des fautes, ils essaient d'interpréter ça en disant que non mais pour eux ce n'est pas, pas des péchés, eux ils ont atteint un autre niveau, etc. Il n'y a pas sa un sadduq. Il n'y a pas un sadduq. Il مطهرون من كل دنس وانهم لا يذنبون لا يثنبون لا صغيرا ولا كبيرا ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن نفع عنهم العصمه في شيء من أحوالهم فقد جهله ومن جهله فهو كافر دونك ا يماثلني parole de écrit par Ibrahim al-Moussaoui dans le volume 2 à la page 157 il dit notre croyance au sujet des prophètes des messagers et des imams c'est qu'ils sont infaillibles purifiés de toute impureté et qu'ils ne peuvent et qu'ils ne font pas de péché ni petits ni grands et qu'ils ne, euh, qu ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur commande de faire et qu'ils font ce qu'ils sont commandés de faire et celui qui nie leur infaillibilité alors euh, dans, celui qui nie leur infaillibilité dans quoi que ce soit de leur état alors il les a traités d'ignorants ou il les a accusés d'ignorance et celui qui les accuse d'ignorance alors il est kafir, il est mécréant من المعصرين يقول محمد رضاء المظفر ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش وما ظهر منها وما بطن ومن سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهوا كما يجب أن يكون معصوما من السهم والخطأ والنسيان Donc, il mentionne ici les paroles de l'un autre parmi les contemporains de leurs savants, Mohamed Reda Al-Muzaffar. Il dit, nous croyons que les imams sont comme les, le prophète. Il est obligatoire qu'ils soient infaillibles de toute, euh, de toute euh, saleté ou de toute euh, turpitude des péchés, que ce soit apparent ou caché, depuis l'âge de l'enfance jusqu'à la mort, que ce soit intentionnel ou euh, non non intentionnel hein, par, euh, par distraction et euh, il est obligatoire qu'il soit infaillible et qu'il n'ait pas de, de distraction ni d'erreur, ni d'oubli ça c'est mentionné dans le livre Aqa'id al-imamiya à la page 104 et, euh, ensuite il cite les paroles de al-Khomeini il dans son livre al hukumat يقول islamia a la page 91 il dit الخميني, الأئمة al لا يزال na'taqidu anna al mansiba alladhi manahahu al a'imma lil fuqaha la yuzalu la yazalu mahfuzan lahum فيه al a'imma kanu ala ilm bi al mansib la yazulu an nous croyons que le, statu, le, le, le poste ou le, le statut euh, des imams euh, que, que les, le statut que les imams ont donné aux fuqaha en savant euh, est toujours euh, préservé pour eux et que les imams dont on ne peut imaginer de leur part une, euh, insoucia, une, une distraction ou bien une insouciance nous croyons que, hein, ils, ont, euh, ils enveloppent toute chose au sujet de, de, de, de qu'est-ce qu'il y a un bienfait pour les musulmans et ils savaient très bien que ce statut euh, ne, ne serait pas enlevé des fouqahats et de ceux qui viennent après eux après, euh, uniquement à euh, à, par rapport à leur mort. Ici, dans ces, dans ces paroles, euh, Khomei, il, il essaie de justifier le fait que euh, étant donné qu'il croit que leur dirigeant, ça doit être leur imam et que leurs imams, ils sont absents maintenant, essaie de justifier ou d'expliquer de, comment ils peuvent faire un état islamique alors que leur imam est absent. Hein? Leur imam est un l'état d'occultation selon eux, il est, il est invisible et il n'est pas encore venu c'est un peu comme les zionistes hein? Les, les, les juifs zionistes hein? qui prétendent vouloir reprendre la terre sainte hein? alors que selon leurs croyances, c'est le Messie qui va venir leur, leur redonner leur terre soit disant alors que leur Messie n'est pas venu donc ils utilisent ce moyen de de zionistes pour retrouver reprendre leur terre par des moyens matériels. Donc la un peu pareil à, à, aux juifs les rafida ils utilisent les mêmes les mêmes méthodes. Ils attendent l'imam Mahdi mais leur imam Mahdi soi-disant qui est invisible et qui est qui est euh, caché depuis 1200 ans, il n'est pas encore revenu. Donc pour justifier leur euh, révolution islamique et pour expliquer qu'est-ce qu'ils font sur un plan religieux, ils essaient de donner des explications du fait que euh, les, fuqaha, euh, les, les les imams savaient que les fouqaha allaient avoir ce, ce, cette position-là et qu'ils avaient euh, cette, cette responsabilité-là ou ce statut-là après eux, après leur mort, etc. C'est des des exemples c'est pour ça qu'il a écrit un livre qui s'appelle Wilayatul Faqi et des trucs comme ça. En tout cas, euh le cheikh dit ensuite: "Wa hakadha ytamadu al-rafida fi ghayihim wa dalalihim yazal ash-shaytan yanquluhum min dalalatin ila ukhra fi jawanil kathir fi jawanil katira mutaddidah tumaththil mu'taqadahum al-fasid fi al-a'imma hatta فوق المنازل الانبياء والمرسلين وملائكه الله وملائكه الله وفوق ملائكه الله المقربين بل اخرجوهم بذلك الغلو المفرط الذي لا يهتدي لا يهتدى بشر بشرع ولا يحكمه عقل عن طبائعهم البشرية إلى مقام رموبية ولذا كان أئمة أهل البيت الطاهرين المطهرين من عقيدة الرافض أعظم الناس تأذي تأذيا بهم ولكثرة كذبهم عليهم ونسبتهم تلك العظائم لهم على ما سيأتي نقل كلامهم في ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى Donc, il explique ici, euh, le Cheikh Ibrahim Ar-Ruhay, il termine cette partie avec cette, cette parole. Il dit, c'est ainsi que les rafidats euh, continuent dans leur, dans leur déviation et dans leurs égarement Et le shaitan continue de les faire euh, déplacer d'un égarement vers un autre, hein, dans plusieurs autres aspects, également de très nombreux de leurs fausses croyances, au sujet, par exemple, de leurs imams. Hein, comme ils les ont élevés à un niveau plus, plus haut que celui des prophètes et des messagers et des anges d'Allah rapprochés des anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala ils les ont fait sortir hein, à cause de leur extrémisme hein, exagéré ils ont fait tomber dans des voies Hein, qui, ne sont pas just, euh, qui ne sont pas supportés par aucune révélation et supportés par aucune raison et ils les ont fait sortir de leur humanité pour les élever à un niveau de, de divinité ils ont fait de leurs imams des dieux ils leur ont attribué des attributs divins Hein? et ils les adorent même après leur mort, ils leur construisent des tombeaux et ils vont les adorer et ils leur font des pèlerinages et ça, tout le monde peut le voir hein? dans leur pays que ce soit à Najaf, à Karbala et ailleurs aussi dans les pays musulmans en Égypte à l'attente d'attribuer à Hossein ils, ils ont prétendu qu'il a une tombe là-bas et dans beaucoup d'autres endroits également à Médine et à la Mecque et ailleurs donc ils les ont élevés à un niveau de divinité. Et les premiers à être euh, ennuyés et euh, offensés par tous ce, ce, ces, ces actes d'extrémisme-là, c'est les imams des Rafidah eux-mêmes, qui sont innocents de tous les mensonges qui leur sont attribués, et de tous ces malheurs et de toutes ces catastrophes qu'on leur attribue dans leurs paroles. Hein? Et ça, on va le mentionner de manière détaillée inshallah dans ce qui va suivre donc je pense que ce qu'on a mentionné comme exemple au sujet de leur croyances en leurs imams euh, c'est quelque chose de clair maintenant pour tous les musulmans euh, qui ont écouté le cours et on voit à quel point ils n'ont rien à voir avec l'islam, ni avec le coran, ni avec la sunna et que ce sont des croyances de coufre et de shirk et que quiconque croit en ça, ah ben, il n'est pas musulman même s'il prétend être musulman même s'il fait la prière, même s'il fait le jean même s'il dit là, ilaha illallah et même s'il fait le hajj il n'a rien à voir avec l'islam ni avec les musulmans donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et la semaine prochaine, incha'Allah on va rentrer dans un nouveau euh, sujet euh, au sujet de la l'aqida des, des rafidah et c'est leur position vis-à-vis euh, -vis des compagnons du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. on va voir qu'est-ce qu'ils ont comme akhida à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'ils disent au sujet des Sahaba, Comment ils les insultent. Comment ils les déclarent kouffards. Et comment ils les détestent. Et comment ça, ça fait partie pour eux de la religion, de l'islam. De les détester et de les insulter. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah. Subhanakallah. Abou bihamdikashadouan la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayhi barakallahu fikoum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa